Unité 4. Leçon 4. Exercice 2. Écoutez et notez le menu. Qu'est-ce que tu prends en entrée Euh... une salade de tomates et de concombres. Et toi Un œuf mayonnaise. Et comme plat Je ne sais pas. Du poulet rôti... Euh non, du thon. Et moi, un steak haché et des frites. Un fromage Non, pas de fromage. Alors, un dessert Oui, pour moi, une tarte aux pommes. Et moi, un gâteau au chocolat. Un peu de vin Non, de l'eau minérale.